en français La main de Midas Ceci est l'histoire du roi Midas. Il y a plusieurs siècles, il y avait un beau royaume. Le royaume était dirigé par un roi nommé Midas. On disait qu'il possédait tellement d'or qu'il pouvait acheter une ville toute entière. Il adorait son or. Mais pourtant, personne n'avait jamais vu cet or qu'il possédait. Les gens du royaume se demandaient où autant d'or pouvait être caché. Où penses-tu que notre roi cache autant d'or Je n'en ai aucune idée. Comment peut-on posséder autant d'or et de ne jamais avoir envie de le montrer La vérité, c'est que le roi Midas gardait en permanence son or enfermé à double tour dans le donjon. Il allait là-bas tous les jours pour compter ses pièces d'or et ses nombreux lingots. Cela amusait la reine, qui faisait même des blagues à ce propos. Mon cher, arrête de compter ton or tous les jours. Et s'il disparaissait du jour au lendemain Ne fais pas ce genre de blague. Ne sais-tu donc pas à quel point l'or n'a pas de prix Regarde le collier en or que tu portes. N'est-il oh. pas magnifique Regarde comme il brille. Oui, il est magnifique. Mais peu importe sa valeur... « Il ne peut pas nous acheter tout le bonheur du monde !»« Il peut m'acheter tout mon bonheur !»« Tu ne comprends donc pas comment quelque chose pourrait être plus beau que ça ?» La reine n'était pas d'accord, mais elle savait qu'il était inutile d'en débattre avec son mari. L'amour du roi pour son or augmentait chaque jour. Il l'aimait à tel point qu'il avait appelé sa fille chérie... Marigold Marigold comptait beaucoup pour son père Elle était pleine de vie Et voyait la beauté dans chaque petite chose Elle appelait souvent son père Papa, viens voir Comme ces fleurs sont belles C'est une si belle journée Regarde comme les gouttes de rosé brisent sur l'herbe Oui, mais cela ne brille pas autant que de l'or Tu ne comprends pas, ma chérie Retourne jouer toute seule Tout comme sa mère, Marigold ne comprit jamais comment de l'or pouvait sembler plus beau que ses fleurs. Du temps passa, et le roi Midas commença à passer de plus en plus de temps seul dans son donjon, à compter et recomter encore son or. Un jour, la garde royale fit entrer au palais un homme étrange pour l'amener voir le roi. L'homme portait des vêtements simples, Le roi remarqua que l'homme ne portait pas de sandales aux pieds. « Mais qui est cet homme ?»« Votre Majesté. Je l'ai trouvé qui errait dans les rues. Il dit qu'il est perdu et qu'il n'a nulle part où dormir. »« Hum... Il vient sûrement de loin. Vous avez dit perdu. Installez-le ici. Tant que nous ne savons pas d'où il vient, il sera notre invité. » Au fil des jours le roi apprit que cet homme était en fait Silène. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Silène était un ami proche du dieu des forêts. On installa Silène convenablement. Il reçut un traitement royal et on lui offrit tout ce qu'il demandait. En quelques semaines, on retrouva l'adresse de Silène. Il fut temps pour lui de rentrer à la maison. La nuit suivante, le roi était assis dans son donjon, occupé à recomter son or, quand soudain, "Quoi Oh mon dieu Qui es-tu Pourquoi es-tu là "Je suis le dieu des forêts, Midas." "Comment connais-tu mon nom Es-tu là pour voler mon or <rire> « Que ferais-je avec de l'or Cela ne me servirait à rien. Non, je suis là pour te remercier. »« Hum, me remercier Mais de quoi ?»« Silène est un bon ami à moi. Je sais que tu as bien pris soin de lui. Je suis impressionné par ton hospitalité. Je suis venu pour t'accorder un souhait. Demande-moi tout ce que tu veux. » Mithas n'en croyait pas ses oreilles. Il pouvait demander tout ce qu'il voulait et il savait déjà ce qu'il voulait. Je voudrais un navire rempli d'or. Non, une maison remplie d'or. Non, ce n'est pas encore suffisant. Attends, je sais ce qui pourrait me rendre heureux. Donne-moi une main magique. Je souhaite que tout ce que je touche avec la main se transforme en or pur. Je vais exaucer ton vœu comme promis. Dès que le soleil se lèvera demain, Tout ce que tu toucheras deviendra de' l'or pi mais souviens- toi bien mon roi cela ne t'apportera pas le bonheur l'or ne peut pas acheter le bonheur et... <rire> comment quelqu'un comme lui pourrait comprendre la valeur de l'or je vais devenir l'homme le plus riche et le plus heureux de la terre <rire> Midas n'arriva pas à dormir cette nuit-là. Il était impatient que le jour se lève. Enfin, le jour se leva. Dès que le soleil sortit de derrière les montagnes, Midas se sentit excité de pouvoir essayer sa main magique. Que cela doit être confortable de dormir dans un lit en or Qui dans ce bas-monde a une telle chance Midas se mit alors à toucher tout ce qu'il pouvait « Je n'ai plus besoin de cacher mon or maintenant. Sortons faire de ce palais un endroit qui brille de mille feux. » Midas sortit dans les couloirs et toucha tout sur son passage. Il alla dans le jardin et transforma tous les arbres et toutes les plantes en or. « Oh, je suis bien fatigué d'avoir ainsi couru partout. Et il me reste encore tout le royaume à transformer en or. » Il faut que je défile dans tout le royaume pour montrer ma main magique à tout le monde. Mais j'ai faim maintenant. Je vais d'abord manger un petit quelque chose. Il y avait des fruits, du poisson, de la viande et toutes sortes de choses délicieuses disposées sur la table pour le roi. Oh, quel festin Ça a vraiment l'air délicieux Quoi Non Où est passée l'eau Oh « J'ai soif !»« Oh Oh Mais que se passe-t-il » Nidas fut soudain choqué et effrayé. Lentement, il se mit à toucher tout ce qui se trouvait sur la table et découvrit avec horreur que tout devenait de l'or dur. « Mais qu'est-ce que je vais pouvoir manger J'ai soif Qu'est-ce que je peux bien boire Je ne peux ni boire ni manger de l'or Le roi le plus riche sur Terre va-t-il mourir de faim Le roi fut très triste. Il s'assit et resta là à regarder toute cette nourriture qu'il ne pouvait consommer. À ce moment précis, sa fille rentra du jardin en courant vers lui. Papa Et avant que le roi Midas puisse dire quoi que ce soit, "Non Marie rigole." <rire> Marigold s'était transformé en une magnifique petite statue d'or brillant. Magnifique, mais sans vie. Elle ne respirait plus, ne bougeait plus. Le roi Midas fut dévasté. Il venait de perdre sa petite fille chérie. « Oh non Qu'est-ce que j'ai fait Marigold Comment être heureux maintenant Marigold « Ma jolie petite étincelle, dis quelque chose !» Les yeux du roi se remplirent de larmes. Il courut au donjon et implora à l'aide. « Oh, roi Midas, qu'y a-t-il Pourquoi as-tu l'air si triste Tu as ton nouveau don depuis seulement quelques heures. Tu voudrais une autre bénédiction ?»« Mon Dieu, j'implore ton pardon. » En quoi ce don est-il un bienfait s'il prend ma fille Et que faire de toute cette nourriture transformée en or Que faire de l'eau transformée en or Je ne peux pas la boire. Ma seule bénédiction dans la vie, c'était ma fille. Et maintenant, elle ne peut plus parler. Que vais-je faire de tout cet or si je ne peux plus la voir sourire S'il te plaît, reprends tout mon or. Prends tout, mais rends-moi, ma maricold. Je comprends maintenant. L'or ne peut pas acheter le bonheur. Ô oh, roi Midas, tu viens d'apprendre une vérité de la vie qui a une immense valeur. L'or ne dure pas. Ce qui compte vraiment, c'est l'amour et l'affection de ceux qui nous entourent. Cela ne meurt jamais. C'est pour toujours. Prends ça. Ce pot est rempli d'eau magique. Tu n'auras qu'à verser quelques gouttes de cette eau sur tout ce que tu as transformé en or. L'eau va inverser l'effet de ta main magique. Merci oh, Merci, mon Dieu Le roi courut vers sa fille et l'aspergea de quelques gouttes d'eau magique. Marigold se remit à respirer. Le roi serra sa fille dans ses bras. Papa, que s'est-il passé ici Rien, mon enfant « Je vais tout réparer !» Alors Midas aspergea d'eau tout ce qu'il avait transformé en or. Enfin, fatigué de voir tout cet or partout, il voulut revoir du bois naturel. Il alla dans son jardin avec sa fille et arrosa d'eau magique les arbres, les plantes et les fleurs. Pour la première fois de sa vie, il découvrit la vraie beauté de la nature. « Marigold, regarde que ces fleurs sont belles C'est une si belle journée Regarde comme les gouttes de rosée brillent sur l'herbe <rire> !»« Oui, papa !» Après avoir tout remis en état, le roi Midas se mit à table avec sa femme et sa fille pour prendre le petit déjeuner et mangea avec appétit tout ce qui se trouvait sur la table. On aurait dit que jamais il n'avait mangé de choses aussi délicieuses Il épancha sa soif avec des litres d'eau, tandis que sa femme et sa fille le regardaient faire avec amusement. Le roi Midas ne retourna jamais compter son or dans le donjon. Il passa du temps avec sa famille. Il profita des petites choses simples de la vie. Et il devint ainsi l'homme le plus riche et le plus heureux de la terre.